Auditrice, auditeur de la radio, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. 13 octobre 1961, 13 octobre 2021, 60 ans après, le Burundi commémore ce mercredi l'assassinat du héros de l'indépendance. Vous aurez plus de détails dans cette édition d'autres personnes en Provence Rumongue, euh, qui auraient trempé dans une affaire de collecte d'argent et pour une mobilité vers les pays arabes, vous l'entendrez. Et euh, le cancer du côlon, euh, ce, ce, ce, ce sera la deuxième partie euh, du, de la chronique santé de ce mardi, vous l'entendrez dans cette édition mise en œuvre par François Akimana. Oh, bonjour et bienvenue. Vous oh ne pouvez pas y s'engager, vous ratez l'essentiel. Rebonjour, le Burundi commémore ce mercredi 13 octobre l'assassinat du héros de l'indépendance pour la 60e fois. Le président du parti Upronalance en appelle au gouvernement belge à la reconnaissance de sa responsabilité dans l'assassinat du héros de l'indépendance, Olivier Ngrunziza exprime que son parti s'est assigné de traduire en justice avec l'appui du gouvernement burundais les commanditaires de l'assassinat du prince Louis-Guagasore. On l'écoute. Le parti IPRONA réaffirme qu'il s'est assigné de traduire en justice les commanditaires de l'assassinat du prince Louis-Guagasore et interpelle une fois de plus le gouvernement du Burundi à l'appuyer pour que ces commanditaires soient connus et en dégageant les responsabilités de certains coloberges qui ont agi en complicité avec les chefs du Parti démocrate PDC. Le parti y lance également encore une fois un appel au peuple et au gouvernement belge à la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique dans l'assassinat du prince Louis Guagasole, ancien Premier ministre Bouhoundé, comme cela a été fait pour le Premier ministre congolais Patrice Lumumba. Cette année, la commémoration La commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Guagasore est célébrée au moment où le gouvernement de la République du Burundi est déterminé à asseoir une véritable justice sociale pour tous en prenant comme devoir de sévir sévèrement contre la corruption. Olivier Moulounziza, président du parti Uprona. Et le prince Louis-Gouagasole est connu pour être un grand défenseur des droits de l'homme dans les 60 années. L'historien et chercheur Aloïse Batungwana indique que le, héros de l'indépendance a combattu pour que les femmes aient le droit de vote, mais aussi pour que le, les Burundais en général se développent à travers les coopératives. Suivez-le, il s'est exprimé dans l'émission Mosaïque, c'est au moment où le Burundi commémore ce 13 octobre l'assassinat du héros de l'indépendance pour la 60e fois. Je vous prie de le suivre. Je vous dis en passant que le premier, je dirais, droit de l'homme qu'il a respecté, lorsque il est sorti de la garde à vue, parce qu'il était mis en garde à vue depuis euh, le 10 octobre 1960 jusqu'au 16 octobre, au lendemain des, éle des élections, le 16, le 16 novembre plutôt, euh, il a été euh, relâché. Il était en garde à vue à Bururi. Donc, c'est à dire que lorsqu'il est sorti de la garde à vue euh, de plus d'un mois, il a dit « j'accepte de continuer le processus électoral » parce qu'il n'avait pas participé dans le processus électoral des communales. Il a dit « j'accepte de continuer le processus électoral dans les législatives à une condition que les femmes élisent et se font élire ». Vous comprenez Il a d'abord respecté le droit de se faire élire et d'élire. C'est un droit civil et politique. Mmh. Et dans le parti Uprona auquel il était le conseiller général. Donc il avait dit que dans le parti Uprona, il avait besoin de voir les Bahutus, les Batoutis, les protestants, les catholiques, les Swahili, ainsi que ceux qui ne priaient pas. Donc vous comprenez que lui, il les respectait... Swahili, les Swahili ou les musulmans Non, pas les musulmans, les Swahili. Il y a une communauté Swahili. C'est-à-dire, c'est une culture et c'est là où on trouve la plupart des musulmans. Il y a des swahili Donc, qui ne les sont swahili, pas. Les ceux gens qui parlent, les, qui parlent les, swahili. les swahili. Voilà, mmh. les swahili. Ce n'est pas les swahili qu'on connaît euh, dans le jargon qu'il dit ou ce qu'on dit, ou m'swahili pour dire menteur. Non. Mmh. Lui, il avait rassemblé ces gens. Vous comprenez que le parti Iprona, avec Ouagasol, c'était un parti rassembleur. Au niveau de la sécurité, dans son discours, Parce qu'il avait déjà vu. Pourquoi Je, dis, je vous dis, j'ai été à Kirundo où il y avait le fief du Parti démocrate chrétien, dirigé par Nidendeleza et son frère Biroli. Les ypronistes avaient commencé à faire des violences contre les militants du PDC. Et lui, dans son discours, il a dit, je ne veux pas quelqu'un qui se venge. Poursuivons cette édition par cette page. Justice et maintient en détention de Césarine Zeguiman, administrateur de la commune Nyamurenza en province Ngozi, par la cour d'appel Ngozi en chambre de conseil. Il est accusé avec ses co-accusés d'assassinat d'un certain clavier à Sindaï Gaillard, retiré du cachot par la même administrateur à l'insu des responsables habilités, puis livré à la population qu'il a finalement lynché. C'était en date du 4 septembre cette année à Nyamurenza. Cette autorité communale a, été finalement, a finalement été arrêtée le 30 septembre après un bon bout de temps d'enquête. Et la Journée internationale de réduction des risques des catastrophes qui se célèbre chaque tous les 13 octobre sera célébrée le 10 octobre en province de Kirundo. Euh, C'est du moins le contenu d'une déclaration du ministre burundais de l'Intérieur ce mardi. Gervain de la Kobucha indiquait que cette célébration sera axée sur la sixième cible du cadre de Sendai, se concentrant sur la coopération internationale et souligne que des efforts ont été consentis pour réduire les risques liés aux catastrophes. On l'écoute au micro de Gérard Nibikira. Compte tenu de l'impact des catastrophes sur les communautés, leurs biens et l'environnement, les Nations Unies ont décidé à travers la résolution 64-10 du 21 décembre 2009 de célébrer la journée internationale de réduction des risques de catastrophes le 13 octobre de chaque année. La célébration de cette journée internationale offre une occasion d'évaluer les efforts consentis pour réduire les pertes environnementales, les pertes en vie humaine et en moyen de subsistance causées par les effets de catastrophes. C'est aussi une opportunité de sensibiliser les communautés sur la réduction de la vulnérabilité et l'accroissement de la résilience face aux catastrophes. Pour cette année 2021, la célébration de la journée internationale de la réduction des risques de catastrophes est axée sur la sixième cible des cadres de Sendai. Qui se concentre sur la coopération internationale pour aider les pays en voie de développement à réduire les risques de catastrophes et les pertes dites aux catastrophes. Le Burundi se joint aux autres pays du monde pour célébrer cette journée internationale et le thème retenu pour cette année est Ensemble pour un monde plus sûr et résilient. Au Burundi, cet événement coïncide avec la commémoration de l'assassinat du héros de l'indépendance nationale, le prince Louis Guagasole. C'est pour cette raison que les festivités irrelatives auront lieu le lundi 18 octobre 2021 dans la province de Kirundo. Le choix de cette province a été motivé par la surveillance du déficit hybride. Le Kira, qui occasionne la famine, osse déménage et provoque à mes des déplacements internes des populations vers les pays limitrophes. Des efforts ont été consentis pour réduire l'impact de ce risque sur les communautés et l'environnement à travers une coopération active entre le gouvernement du Burundi et ses partenaires. Le gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre effective du cadre de Sendai dans la prévention des risques et la gestion des catastrophes. Captez Issanganiro, écoutez la différence. À 13h06, dans le studio de la radio Issanganiro, poursuivons cette édition. Trois parmi les dix personnes accusées, trois sur dix personnes accusées d'avoir été des commissionnaires de un certain Yabenda Kimou Babou dans la collecte d'argent pour un probable contrat de mobilité, domaine d'œuvre vers les pays arabes, sont locataires du cage de la police de Lumongue depuis le soir de ce lundi. Consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongue, dit que c'est pour des raisons d'enquête. Certains parmi les activistes du droit à Lumongue trouvent que les victimes de ce trafic humain devraient même porter plainte contre le principal accusé dans cette affaire qui, selon eux, serait retenue le point avec Jean-Pierre Misago. Ces personnes arrêtées figurent sur la liste de dix présumés commissionnaires Que les organisateurs du sit-in de Sol devant les bureaux de la commune Rumongue ont remis à l'administrateur communal de Rumongue avant de retourner chez eux. Selon eux, ce sont ces personnes qui jouaient l'intermédiaire avec Nyabenda Hakim Babu, habitant de Ngayamba dans la ville de Rumongue, qui collectait entre 500 et 700 000 francs burundais par individu. À côté du passeport de celui qui voulait être embauché dans les pays arabes du Moyen-Orient. Consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumonge, confirme ses arrestations et informe qu'il s'agit du débit des enquêtes sur ce dossier. Pour les activistes du droit à Rumonge, ces personnes qui se disent victimes d'une escroquerie ne devraient pas s'en arrêter là. « Pensant que le dossier est au complet, ces juristes conseillent ces personnes de vérifier si réellement Nyabenda Hakim Babou, principal accusé dans ce dossier, est en détention ou il est détenu et pour quel chef d'accusation s'il constate que Hakimou Babou est retenu pour autre infraction Ils demanderaient d'entrer dans le dossier et formuler ainsi leur plainte afin que le présumé auteur d'escroquerie soit poursuivi sur le concours d'infraction. Ces personnes qui disent être victimes d'une escroquerie se comptent à 680 et sont originaires de toutes les provinces du Burundi. Jean-Pierre Misago de Purumongue. Radio de la province de Lumonger, en province Kayanza, c'est au nom du Burundi pour parler trafic humain. Environ 70 filles et femmes en état de traumatisme provenant des pays arabes ces, derniers, ces trois derniers mois où elles s'étaient rendues clandestinement à la recherche du travail ont bénéficié d'une assistance psychosociale et celle financière de la part de la Fédération nationale des associations engagées dans le de, euh, pour la défense des droits des enfants au Burundi au niveau de cette même fédération. FENADEB, l'on demande au gouvernement burundais de vulgariser le contenu des accords récemment signés entre le Burundi et certains des pays arabes ont besoin de la main et Le point avec Patrick Le trafic humain se présente sous des formes, c'est-à-dire celui interne qui se fait à l'intérieur du pays, ainsi que celui se faisant au-delà du, du territoire national, a expliqué Ferdinand Simbarouidje, chef du projet de lutte contre la traite des hommes, au sein de la Fédération nationale engagée pour la défense des droits de l'enfant au Burundi. Il a dit l'après-midi de son lundi, en commune Kayanza à l'occasion d'une séance de dialogue Communautaire qui avait réuni les chefs collinaires, les responsables des confessions religieuses et les leaders sociaux en cette localité. Selon son chef de projet, le trafic des hommes est une réalité au Burundi et dans le monde entier. Ferdinand Simbalo Hijé donne l'exemple de 400 Burundais victimes de cette traite humaine ces trois derniers mois. Au niveau de la FENADEB, l'on fait savoir que la, les victimes les plus touchées par les conséquences de ce trafic humain sont principalement les jeunes filles et femmes traumatisées d'une manière différente dans les pays arabes où elles s'étaient rendu en clandestinité à la recherche de l'emploi. Et parmi les violences qu'ont subies ces jeunes filles et femmes, figurent principalement celles physiques, sexuelles et le fait de ne pas être rémunérées par leurs employés, précise Ferdinand Simbaruhije. Il ajoute également qu'en Vilo, 70 parmi les victimes de ces violences qui sont parvenues à rentrer dans le pays ont bénéficié de la part de la Fédération d'une assistance psychosociale et celle financière afin qu'ils puissent réaliser des mini-projets de développement au niveau de la Fédération des associations engagées pour la défense des droits de l'enfant burundi, dont même ceux qui avaient participé à ce dialogue communautaire, tous demandent de la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes afin d'éradiquer à jamais le trafic des hommes. Et au gouvernement burundais, ils demandent de la vulgarisation des accords récemment signés avec certains des pays arabes qui veulent recruter des employés au Burundi. Depuis Kayanza, Patrick Nseniva pour la radio Sanganilo. Patrick Sengiu, on va l'écoute, le traitement et l'orientation des demandes des services du ministère de la Solidarité nationale, de la protection sociale des droits humains du genre, fait partie des missions assignées aux nouvelles directions provinciales du développement familial et social euh, des, directi des directions provinciales régies par un décret présidentiel Du 7 juillet de cette année, trois mois après, le contenu de ce décret avec Armel Moutour. Le décret présidentiel numéro 100 bar 160 du 7 juillet 2021 porte création, mission, organisation et fonctionnement des directions provinciales de développement familial et social. En son article 5... Ce décret décrit les missions de ces directions provinciales, notamment l'animation et la coordination de toutes les activités du domaine de la solidarité nationale, de la protection sociale, des droits humains et du genre menées dans les circonscriptions respectives. Ces directions ont pour mission de contribuer au suivi et évaluation des réalisations des partenaires sur terrain. Selon l'alinéa 3 du même article, la mobilisation et la coordination des partenaires œuvrant dans les provinces intervenant dans les domaines de compétences du ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre font partie des missions de ces directions provinciales. Ces directions provinciales de développement familial et social ont aussi pour mission d'accueillir, d'écouter, de traiter et d'orienter les demandeurs des services du ministère. La participation au niveau provincial, à la préparation et à l'organisation des activités relatives à la célébration des journées nationales et internationales se rapportant aux différents axes des missions du ministère de tutelle fait aussi partie de leur attribution. Ces directions provinciales sont appelées à contribuer dans la lutte contre l'analphabétisme des groupes vulnérables et à coordonner les activités des comités locaux ou des groupements dont les activités répondent aux objectifs du ministère. À la tête de ces directions provinciales se trouve un directeur, nommé par décret présidentiel, un conseiller technique chargé de la solidarité nationale et des affaires sociales et un conseiller technique chargé des droits de la personne humaine et du genre. Ces deux conseillers techniques sont mis en place par une ordonnance ministérielle et travaillent sous la coordination du directeur provincial. Armelle et la situation économique de plus de 300 coopératives que compte la province Muyinga sur les 230 collines qui la composent est relativement bonne. Dans une interview exclusive accordée à la radio Isanganiro, le gouverneur de la province Mouyinga, Fait savoir que tout n'est pas rose et Jean-Claude de précise que quelques difficultés rencontrées par un nombre réduit de ces coopératives sont dues aux conditions climatiques qui n'ont pas été bonnes pendant la saison précédente. Radio Isanganiro, Chronique Santé. Place à la chronique santé de ce mardi, le cancer du côlon est diagnostiqué à base d'un examen clé appelé coloscopie et d'autres examens comme le scanner pour détecter la gravité de la maladie. Docteur Théophile est chirurgien viscéral ajoutent qu'ils peuvent recourir à la chirurgie pour le traitement. Les personnes âgées de plus de 50 ans qui sont, pas, qui sont les plus touchées par la maladie sont interpellées à faire des examens régulièrement comme mode de prévention. La chronique et santé de ce mardi est signée. On est là. Mucho. Avant de faire le traitement du cancer du côlon, il faut d'abord être sûr du diagnostic à l'aide de l'examen clé appelé coloscopie. Docteur Théophile Narmagadé, chirurgien viscéral, précise que le traitement repose sur la chirurgie et la chimiothérapie. Le traitement chirurgical du cancer du côlon, s'il n'y a pas de métastase, par métastase, on veut dire si le cancer n'a pas encore atteint d'autres organes, là, le traitement chirurgical consiste à enlever la tumeur, donc euh, le cancer, euh, avec des marges d'ocorosse. De Là, euh, normalement, on dit 5 cm côté distal et 5 cm côté proximal, aussi associé à l'exérèse. Donc, euh, on enlève aussi les vaisseaux sanguins et contenant les ganglions, les fatigues. Après l'exérèse, après la chirurgie, on peut recourir à une chimiothérapie adjuvante pendant 6 mois. Qui est normalement indiqué après exérèse jugée complète des cancers du colon. L'hémorragie est l'une des complications du cancer du colon. Ça peut être une perforation de la partie du colon malade, ou bien mmh. ça peut causer une occlusion intestinale, donc obstruction de la mienne de intestinale, ou bien une hémorragie par l'hémorragie de saignement, ou bien peut avoir des métastases surtout hépatiques et pulmonaires avec toutes les conséquences qui peuvent en suivre. La prévention du cancer du côlon n'est pas vraiment facile, mais il faut donc faire un dépistage généralisé pour chercher un saignement qu'on appelle saignement occulte, c'est-à-dire un saignement qui n'est pas visible à l'œil nu. Cet examen peut être fait dans la population qui a plus de 50 ans. Si on trouve que le saignement occulte, si c'est positif, donc là, il faut faire l'examen qu'on appelle une coloscopie. Un diagnostic précoce, particulièrement chez les personnes âgées de plus de 50 ans, est l'un des moyens de prévention contre cette maladie. Si on est en face d'un sujet qui a déjà eu un adénome de plus d'un centimètre, on conseille à la personne de faire une coloscopie de surveillance qui est effectuée à trois ans. Et s'il n'y a pas de particularité, si c'est normal, on va dire au sujet de répéter la coloscopie tous les 5 ans. Ou bien s'il y a eu un parent du premier degré, que ce soit le père ou la mère, et qui a eu un cancer du colon diagnostiqué avant l'âge de 60 ans, là, on va dire au sujet euh, de faire la première coloscopie à 45 ans ou bien 5 ans avant l'âge diagnostique euh, du K-index. Puis, on va faire la coloscopie tous les 5 ans après une coloscopie normale. Le patient peut guérir le cancer du colon dépendamment des stades de diagnostic et des traitements envisagés. Point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Kimana qui l'a mis en ondes. Très bon après-midi à tous, à tous, au revoir.